8h déjà, voyons mon agenda Tout est noté et mon temps minuté 8h30 refaire un peu le lit 8h37 gymnastique et toilette 9h enfin téléphoner à Sylvie Pour lui dire que j'ai passé toute une nuit d'insomnie En rêvant de l'embrasser 9h15 Manger des œufs au lard 9h22 En reprendre un petit peu 9h30 Sortir mon chien Kiki 9h33 Faire un peu la voix 10h enfin téléphoner à Sylvie pour lui dire que je crois qu'elle est encore plus jolie Depuis qu'elle sera avec moi 10 h 24 Travailler chez Bernard Faire une nouvelle chanson d'amour pour elle 11 h 22 me faire couper les cheveux midi tapant repartir en courant rentrer chez moi téléphoner à Sylvie pour lui dire que déjà j'ai terriblement envie de la tenir dans mes bras une heure moins sept décommander colette deux heures ne pas me rendre chez Olga, 3h moins 12, rompre avec l'Andalouse, 4h à peine, liquider Madeleine, 5h enfin téléphoner à Sylvie, pour lui dire qu'à présent grâce à elle j'ai mis ma vie, Aux abonnés absents, téléphoner à Sylvie. Telefoner aan Sylvie, telefoner aan Sylvie.